kje okay, sure. Alors euh, je dois vous dire que le Palais idéal est l'oeuvre du facteur Ferdinand Cheval qui a construit cet édifice en 33 ans tout en parcourant ces 32 km de tournée de facteurs à pied tous les jours, même le dimanche, même les jours fériés car ils avaient à l'époque un jour de congé par an et non payé, c'était le jour du 14 juillet. Et ce facteur revenait chaque soir de ses tournées, chargé de 20, 30, parfois 40 kg de pierres qu'il rapportait, soit dans ses poches, soit dans sa sacoche, et repartait très souvent à minuit, une heure du matin, avec sa brouette que l'on peut voir sous les géants, sa brouette authentique de travail. Et en plus de toutes ces pierres rapportées, il a employé à cet édifice de 1000 m3 de maçonnerie, 3500 sacs de chaux qui lui coûtaient une fortune à l'époque puisque ça lui coûtait 5000 francs or alors qu'on le gagnait dans les derniers temps de facteur de pied, que 500 francs et par an vous voyez que ça dénotait marqué, de nombreux sacrifices et, et ce monument mérite, étonne tous oui. les visiteurs du monde entier qui les défile où tous reconnaissent que c'est ce une oeuvre exceptionnelle absolument unique oui. au monde Il étonne surtout les artistes, les sculpteurs, les peintres, Les architectes qui déclarent aujourd'hui le facteur cheval comme un des plus grands génies dans le monde actuellement et comme tout visiteur peut le constater, comme l'inventeur du béton armé, car il l'a donc éraillé dès qu'il a commencé, à l'âge de 43 ans, en 1879, pour terminer en 1912, à l'âge de 76 ans. Et un an après, à l'étonnement de tout le monde, Il a encore construit son tombeau au sein de la vie. J'ai travaillé pendant près de 6 jusqu'à 87 ans. En, en créant ce rocher, j'ai voulu prouver ce que peut la volonté à l'âge de 88 ans. Bravant la chaleur, et la si froidure et même l'outrage du temps. Je forçais parfois la nature et triomphais des éléments qui sont aussi étonnants qu'émouvants et où l'on sent dans cette naïveté une grande philosophie qui s'en dégage et où ce facteur a pourtant conscience qu'il n'a été qu'un instrument, qu'il a été choisi, lui, un des plus petits de la nature, où il se révèle paysan, fils de paysan, L'incise travaille d'un seul homme, mais il a aussi conscience qu'il est un délit, car il se permet même de lancer dans son palais, dans un rectangle blanc, un défi au monde, au champ du labeur, j'attends mon vainqueur, Il n'a pas trouvé, et où à l'unanimité, les visiteurs reconnaissent qu'il ne trouvera pas de bons jours, et j'insiste dans ce périple où le facteur cheval euh, est un homme extraordinaire. Et quand on pense qu'il le consacre à son palais pendant 33 ans, dans ces 10 journées, 90, 13 heures je crois qu'il pouvait se permettre de dire, sans prétention, si plus opiniapes que moi se mettent à l'oeuvre. Et là, tous les commentaires, tous les discours sont vains, car ce monument est tout autre chose qu'on peut le présenter Mais il reste personnel à chacun, et où ce fait non seulement le rapprochement des continents, de l'Ordiment et de l'Occident, mais contrairement à nos jours, le message puissant qu'il apporte, est dont le monde a bien besoin de nos jours, l'unité des hommes et des religions, il amène le monde à l'amour et à la culture. Die Musik, die von dem Buch machen, ist ganz cool, aber ich kann nicht alles was in dem Buch gemeint ist. Ich finde irgendwie ganz selber, was sie Die Gruppe sollte eher ja, auf deutschen Festen spielen, aber ich think, uh, auch auf nice. ja, der Kneipe ist es noch sehr gut. Es ist eine sehr ruhige Kneipe, die Leute sind ziemlich ruhig. Sonst, äh, sollte die Gruppe ja auch auf Deutsch spielen. So. Ich finde, es ist möglich der producte können spielen wenn man sagt that's the first they working very hard they're gonna they're working that they want to be perfect so um, i think that's that's a good thing der einmal hatten erst meine stimme gehabt da ging es jetzt nur die erste not, uh, zeit Stimmt, wenn ich eine Pause gemacht habe, haben sie ja nicht mehr gesehen. Das fand ich schade. Ich weiß ich es nicht ja. ja. Manchmal war ich es, aber eigentlich, naja. Ich hatte zwar ein paar Jahre eigentlich noch Schule, aber... Hors! 4 wow. Ci sono a rifugio dove scappiamo l'esistare Unsom alt i have where adra nei Ci senti che è davvero non ho paura di noi e altro Identità noi le ci sono asi alle porte dove scappiamo diarci fluire quello che può adcomanare in ogni giorno che ci può trovare dentro chi si sente o ciò che ho e che distorranno il nostro sinno cuore ci sono dove scappiamo per avvicinarci quello che ci è sempre stato e che ci è sempre stato dentro di noi